Jeune groupe de rock garage français compose de véritables petites perles. L'intégralité de leur premier album, teinté d'influences psychées, sera dévoilée sur scène, de quoi foler un public conquis d'avance. réservation vous 03 80 75 85 86. Pour en savoir plus hpopiztheband.com. Exposition Les Béfrois Textiles ce week-end et jusqu'au 2 décembre au Musée des Arts et Traditions Populaires. Les élèves de BTS productif Textile Tissage de Roubaix ont immortalisé les béfrois sur textile, linge de table, teinture et standard. Plus d'une centaine de modèles représentant notre patrimoine preuve que le textile dans le Nord n'a pas fini de faire parler de lui. Entrée libre 030 45 19 09 Retrouvez toutes ces informations et bien d'autres encore sur GalaxyFM.com Galaxy